Conte de fées en français Le vilain petit canard C'était une belle après-midi d'été. Maman Canard avait trouvé un joli endroit sous un arbre près de la mare pour y pondre ses œufs. Elle pondit 5 œufs. Soudain, elle remarqua que l'un des œufs était différent des autres œufs. Elle s'inquiéta un peu. Elle attendit alors leur éclosion. Un beau matin, enfin, les œufs commencèrent à se craqueler l'un après l'autre. Disait-il, tous les œufs donnèrent des naissances et les petits canards sortirent leurs petites têtes dans notre vaste monde. Tous se brisèrent, sauf un. Oh, que mes bébés sont mignons Quelle maman chanceux je suis Mais que se passe-t-il avec le cinquième Maman canard était inquiète. Dis donc, ce dernier oeuf prend vraiment beaucoup de temps. Elle s'assit sur l'oeuf et lui donna toute la chaleur qu'elle pouvait donner. Celui-ci sera le plus beau des petits canards, vu qu'il prend tant de temps à éclore. Un beau matin, quand l'œuf s'ouvrit enfin, un affreux petit canard tout gris en sortit. Cet affreux petit canard était différent de Pipi. ses autres frères. Il était très grand et assez vilain. Pipi. Aucun de mes autres petits canards ne ressemble à ça. Celui-ci est vraiment... vilain. La maman canard était surprise et très triste à la fois. La maman espérait qu'un jour, il finirait par ressembler à ses frères et sœurs. Mais les jours passèrent et le petit canard demeura vilain. Tous ses frères et sœurs se moquaient du vilain petit canard et refusaient de jouir avec lui. Le petit canard était très triste. Tu es vilain <rire> Regarde cette vilaine petite chose sur la terre ferme. « Ouais, va-t'en, tu es tellement vilain !»« On ne jouera pas avec toi, vilain petit monstre !» il se moquèrent tous de lui. Le vilain petit canard était vraiment triste. Le vilain petit canard alla vers la mare et regarda son reflet dans l'eau. « Personne ne m'aime, je suis si vilain !» Le petit canard décida de quitter sa famille et d'aller quelque part loin dans les bois. Le petit canard erra tout seul dans la grande forêt. Bientôt, l'hiver arriva. Il y avait de la neige partout. Le petit canard était triste et tremblait de froid. Mais il ne pouvait pas trouver de nourriture pour manger, ni un endroit pour se réchauffer. Il trouva une famille de canards. Mais ils le rejetèrent. Tu es un oeuf, garçon Qui est ce vilain garçon Il alla se réfugier dans la maison d'une poule. Mais les poussins l'attaquèrent avec leur bec et il dut s'enfuir. Il croisa un chien en chemin. Quand le chien le vit, il se mit à courir. Le vilain petit canard se dit... « Je suis si vilain que même le chien ne veut pas me manger, c'est triste !» Le vilain petit canard reprit tristement le chemin des bois il rencontra un paysan qui le ramena chez lui auprès de sa femme et de ses enfants. Mais même là-bas, il fut embêté par le chat qui vivait aussi. Alors il quitta la maison du paysan. Bientôt, le printemps arriva. Tout redevint frais et vert à nouveau. Après une longue marche, il aperçut une rivière. Il était si content de voir à nouveau de l'eau, Il s'approcha de la rivière où il vit un magnifique cygne qui nageait. Il tomba amoureux d'elle. Le petit canard avait honte de lui-même, alors il courba sa tête. En baissant sa tête, il vit son propre reflet dans l'eau et fut très étonné. Il n'était plus du tout vilain. Il était même devenu un très beau jeune cygne. D'un coup... Il réalisa pourquoi il était différent de ses frères et sœurs. Il était un cygne et eux étaient des canards. Il épousa le joli cygne dont il était tombé amoureux et ils vécurent heureux pour toujours.